Ma foi en Dieu. Dieu Tout-Puissant et large, si les arbres deviennent des stylos et que les mers sont un approvisionnement pour écrire ses connaissances, ces paroles ne seraient pas épuisées.